Bien aimé dans les e i g n e u r vous êtes branché sur la radio ACKSA qui émet depuis Johannesburg. Vous êtes branché sur la fréquence divine, le retour à la parole de Dieu. Pour bien être informé sur l'actualité culturelle, sportive, économique et scientifique, suivez Promo Magazine. Promo Magazine. Une émission conçue et réalisée par a i m é m o u l o m b a un programme qui reçoit pour vous les hommes de Dieu, évêques, pasteurs, évangélistes, prophètes, chantres de l'éternel, chercheurs, hommes d'affaires, entrepreneurs, artistes divers, pour nous entretenir sur leurs activités, sur les activités de l'Église, sur la promotion des produits et des services.